وان Qibla présente comprendre le Coran l'essentiel du tafsir och jag berättar att Muhammeden, abd hon sallallahu alaihi wa sallam och بعد, sallam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, fray och saur islam. Bienvenue donc à notre deuxième séance de euh, tafsir ou bien de l'étude de Sourat Yassin ceux qui nous aidera bi idnillahi subhanahu wa ta'ala à comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala juste avant de commencer avec le tafsir pour le nouveau groupe de ayat de versets pour aujourd'hui j'aimerais faire une petite remarque inshallah azza jal, pour la séance euh, de la semaine dernière ça veut dire la première séance pour sourate yasin j'ai réalisé que j'ai fait une petite erreur qui s'est glissée lors de la halaqah parce que dans sourate yasin dans les ayats qu'on a couvert ça dit Allah azza wa jall idh fa bashirhu bima ghfiratin wa ajr Karim, que celui qui craint Allah azzawajal, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de lui annoncer une récompense qui est karim, une récompense qui est noble et qui est, euh, qui est honorable. Donc, ça vient ici de l'karam, de la générosité, de la noblesse. Alors, lorsque je faisais la halaqa lors des paroles en tant que telle, je me suis mêlé, j'ai dit « wa adjerin kabir » parce que c'est ce qu'on appelle ici « al-mutashabihat » ou « al-lafziya » parce qu'il y a une autre ayat très semblable mais qui est dans « surat al-mulk » Et vu que la dernière surat à laquelle on a fait le tafsir il y a de cela, quelques jours à peine avant de commencer cette série avec sourate Yasin, c'était sourate al-Mulk. Alors probablement que j'étais mêlé de façon inconsciente. Donc j'ai réalisé que lors de la halaqa la semaine dernière, en récitant les ayats, j'ai dit « Fabashirou bima wa ajrin kabirin » alors que c'est wa ajrin. Donc c'est une précision qui est importante. Donc on commence avec la l'Aïa numéro 13. À partir de la l'Aïa numéro 13, pour environ toute une page, sauf sofha du Mus'haf que nous avons aujourd'hui, Allah Azza wa Jal nous cite une histoire. Il y a une histoire ici, bien sûr, une histoire qui est véridique, mais que Allah subhanahu wa ta'ala il raconte à son prophète pour que le prophète puisse passer le message à son peuple et il dit subhanahu wa ta'ala Allah azza il parle déjà d'une d'une ville d'un village d'une cité que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nommé dans cette ayah dans sourate yasin Mais ça revient aux histoires des, du passé, les nations qui étaient avant la nation du prophète, alayhi salatu wa Salam). On va voir, incha'Allah, que ça, c'est une ville, une quarya, qui avait une expérience ici, une interaction avec des prophètes, des messagers d'Allah, qui a rejeté leur message. Et de ce fait, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, cite-leur cet exemple, cet exemple antérieur, ce qu'on appelle ici al-qiyas, bien sûr, al-ibra, prendre prendre des leçons du passé de ceux qui nous ont euh, ceux qui nous ont précédés donc ça ça fait partie bien sûr de la raison n'importe quel être humain qui a quelqu'un qui a de la raison il va apprendre des erreurs des autres alors là Zayd il donne ici leur modèle leur exemple encore une fois comme Ibra » afin que les gens de Quraysh qui rejetaient le message du prophète صلى الله عليه وسلم pour qu'ils ne refassent pas la même la même erreur avec leur prophète qui est Muhammad عليه الصلاة والسلام Première question ici, il s'agit de quelle cité, de quelle ville Plusieurs Mufassirid, plusieurs ulama de tafsir, ils ont dit que ça parle de la ville de Antakya. C'est proche de la ville connue aujourd'hui sous le nom de Antakya en Turquie. C'est pas exactement la même ville, mais c'est proche. C'est une autre ville qui existait dans le temps, il y a de cela plusieurs siècles et qui était, qui était proche du lieu actuel de la ville qui porte le même nom qui est Antakya. Donc ça c'est l'avis la, et l'opinion de plusieurs ulamas de tafsir, même que l'imam Qurtubi, il dit que c'est la seule opinion. L'imam Ibn Kathir alayhi rahmatullahi ala, il n'est pas d'accord avec cela. Il n'a pas proposé d'alternative. Une, une autre ville qui serait celle qui est citée dans cette, dans cette surah, mais il nous dit que ce n'est pas en taqiyah. il présente ses propres arguments en se basant sur L'histoire, entre autres, bien sûr, on ne va pas aller sur ce genre de détails, ce n'est pas important, jusqu'au point qu'un autre alim, qui est l'imam Sa'adi, lui, il a un avis complètement différent. Lui, il dit, ce n'est même pas important, et ce n'est pas Euh, nécessaire de se demander une telle question. Il s'agit de quelle ville, de quelle cité, de quel village Allah Ta'ala a'lam et la réponse n'est pas importante parce que Allah Azza wa Jal ne l'a pas cité ici dans cette surah. Donc selon l'imam Sa'adi alayhi rahmatullahi ta'ala, le fait de s'attarder à commencer à discuter, à débattre et à faire des recherches historiques pour savoir l'histoire citée ici correspond à quelle ville exactement ou à quel peuple, eh bien, ça nous distrait de l'objectif principal qui est de comprendre les ayats, le message d'Allah Azzawajal, et de comprendre, bien sûr, les enseignements qu'on y trouve. Alors, il dit, subhanahu wa ta'ala, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ al-mursalun Lorsque cette cité-là, elle a reçu le message des messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. مُرْسَلُونَ Morsaloun, bien sûr c'est comme rasoul c'est le pluriel de de rasoul donc ra, pluriel de rasoul ça peut être rasoul ou bien mursaluna saxta'lama j'aimerais préciser ici que saxta'lama ils disent que messager dans cette ayah ça parle pas de messager en tant que prophète saxta'lama il disait que ça c'était les messagers de Jésus, de Issa alayhi salam, que lui les a envoyés, que ces personnes-là qui sont citées dans cette surah, comme on va le voir, eh bien, c'est des hawariyin, c'est des apôtres, des étudiants de Issa alayhi salam, certains de ses compagnons, qu'il a envoyés afin, afin qu'ils transmettent son message à cette ville et à d'autres peuples. Donc, dans ce cas, on les appelle messagers mursaloun parce qu'ils sont les messagers du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme encore une fois, ça c'est l'opinion de certains moufassilis, mais comme il nous dit Ibn Kathir alayhi rahmatullah ta'ala, ce n'est pas la bonne opinion. Vraiment dans cette ayat, ça parle de messagers envoyés directement par Allah subhanahu wa ta'ala comme Isa alayhi salam et autre chose. On va voir, incha'Allah lors des ayats, qu'il y a certaines indications que c'est évidemment des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas des apôtres de Isa alayhi as-salam. Alors, il dit subhanahu wa ta'ala Initialement, Allah azza wa jalla leur a envoyé deux messagers. Et ils les ont traités d'imposteurs, de menteurs. Tu kathibs, c'est lorsque tu dis que quelqu'un il est kathib. Ce que tu amènes, c'est du n'importe quoi. Tu ne dis pas la vérité, ce n'est pas la vérité. Allah il dit subhanahu wa ta'ala فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ On les a renforcés. Allah Azza wa Jalla a envoyé comme renfort un troisième messager. Donc imaginez une cité qui reçoit la visite et le message de trois prophètes d'Allah Azza wa Jalla en même temps. Les deux premiers ont été rejetés. Allah Azza wa Jalla envoie un troisième encore une fois. Pourquoi Normalement un seul prophète d'Allah Azza wa Jalla c'est suffisant. Mais là, soit c'est pour soutenir psychologiquement les autres prophètes. Kam Musa ﷺ låtade Allah ﷻ att jagla honom och jaggade honom och jaggade honom och jaggade honom och jaggade honom och jaggade honom och jaggade honom och jaggade a och jaggade honom och jaggade honom Azza wa Jal och jaggade honom och jaggade honom och jaggade حتى yuqima alayhimul hujja. Pour qu'il n'y ait aucune excuse, yawma al-qiyama au prix d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils disent qu'on euh, a reçu seulement un seul prophète et il a parlé à seulement une partie de notre peuple, ou bien on n'était pas convaincu par ces signes. Bien sûr, ces réponses-là ne sont pas valides, mais malgré cela, Allah azza wa jalla le renvoie d'autres prophètes pour que la hujja, pour que la preuve, elle soit extrêmement évidente. Alla guddi, subhanahu wa ta'ala, faqalu, inna ilaykum la mursaluna, ou inna ilaykum mursaluna, ils ont dit, certes nous sommes des messagers d'Allah azzawajal auprès de vous, nous représentons le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit en réponse. C'est quoi la réponse C'est quoi leur argument ici pour rejeter le message de ces prophètes C'est un argument de plusieurs des mouchriquines, plusieurs des kafirines à travers l'histoire et qui se répète beaucoup dans le Coran Karim. Allah Azza wa Dhan nous le cite fréquemment. C'est que vous n'êtes que des êtres humains comme nous. Si Allah Azawajan, il voulait, il aurait envoyé des anges à la place, pas des êtres humains comme nous. Qu'est-ce qui vous distingue de nous Vous êtes des personnes comme nous. Vous vous déplacez dans les marchés, dans les rues, vous mangez de la nourriture, vous avez besoin de dormir, de vous reposer, vous tombez malade. Et de ce fait, vous êtes des êtres humains. Alors ici, encore une fois, c'est une choubha qu'ils font sortir et qu'ils génèrent pour trouver une excuse ici, une raison pourquoi rejeter le message d'Allah subhanahu wa. Ta comme Allah Ta'ala, som Allah Azawajalla, han nu dans plusieurs flera ändar i Karim plusieurs, plusieurs autres ayats Qui ont le même sens Comme Ibn Kathir, alayhi rahmatullah ta'ala, il "Så ici är dans dans ayat änd, och han säger: "Så här är ett änd, och han säger: "Så här är ett änd, och han säger: "Så här är ett änd, Rassoul. Donc il y a 4 ou 5 ayettes ou peut-être plus dans le Coran Al-Kalim qui contiennent encore une fois le, qui nous rapporte ce même argument des musulmains contre les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa taala. Alors il dit subhanahu wa taala, قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. Vous n'êtes que des êtres humains comme nous. Et de plus Ar-Rahman, Allah Azza wa Remarquez ici, ces moucheriquines font référence à Allah Azza wa par sa miséricorde. Donc ça a l'air d'être beau, d'être gentil, comme on dit, d'être agréable au début. Ça, Allah Azza wa il est miséricordieux. Et il est Ar-Rahman. Mais ma anzala min shay'in. Il n'a rien du tout révélé. Ça veut dire ici, il rejette le message de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est bien sûr faux. Ça c'est important quand on fait d'âwa ila Allah on appelle quelqu'un qui est mécréant à Allah subhanahu wa taala. On l'appelle avant tout bien sûr Allah azza wa jal, au Créateur à son tawhid. Mais le moment à partir duquel la personne elle croit en Allah subhanahu wa taala elle croit que Allah Azawajil il existe et qu'il est miséricordieux et qu'il est bon subhanahu wa ta'ala qu'il est juste et qu'il est sage subhanahu wa ta'ala parce que ça on le connaît par la fitra par notre instinct on le connaît aussi par la nature de la création d'Allah Azawajil l'univers Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé. Donc, « Yadulluna ala al-khaliq », ça nous renseigne sur les attributs du créateur. Par exemple, le fait qu'on trouve de la puissance dans cet univers, toute puissance dans cet univers, elle nous renseigne que l'origine de cet univers qui est son créateur, eh bien, il est le plus puissant. Il est encore plus puissant que toute puissance qu'on est capable de voir. Toute sagesse qu'on voit dans cet univers... Par exemple, entre, parmi les êtres humains, ça nous renseigne sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite. Une fois que la personne elle est convaincue d'Allah Azza wa jalla et qu'elle connaît Allah subhanahu wa ta'ala, le prochain point logique qui est quoi « la prophétie, de croire et d'être convaincue que la personne soit convaincue que Dieu, notre Créateur subhanahu wa ta'ala, qu'il a envoyé des prophètes, parce que Allah azza wa ne nous laisse pas à nous-mêmes. Si Allah, Azzawajal, nous avait créés, et par la suite, il coupe contact avec nous, ça veut dire, Ta'ala Allahu Allah, Azzawajal, n'est pas sage et qui n'est pas... Miséricordieux, avez-vous normal notre créateur, il communique avec nous vu qu'il ne communique pas avec nous directement parce que impossible de 1 et de 2 aussi les gens connaissent parce que ça c'est noir ça, c'est l'effet dans cette vie du bas monde. Il a qui, à qui Allah Azza wa Jall il a parlé, bien sûr à part les La seule option qui nous reste, c'est quoi C'est les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa taala. Mais ces gens-là, non seulement ils ont traité leurs propres messagers d'imposteurs, mais ils ont dit que Allah azza wa jalla n'a jamais envoyé de prophètes il n'a jamais envoyé de messager ce qui est bien sûr très grave ici parce que c'est inkaru an-nubuwat le fait de rejeter le message des prophètes et le concept de prophétie en général an-nubuwah donc ça c'est parmi les choses encore une fois c'est parmi c'est un courant parmi les courants de al-kufur bien de ashirk c'est des gens qui croient en le créateur comme certains philosophes mais qui ne croient pas en an-nubuwah en des prophètes et qui pensent que, euh, oui, il y a un créateur, mais pour arriver à ce créateur, il faut méditer, il faut passer beaucoup de temps, et ainsi de suite, et là, on va recevoir une sorte d'inspiration, et ainsi de suite. Tout ça, ça, bien sûr, c'est du kufr iyad abillahi subhanahu wa ta'ala. وَمَا ar الرَّحْمَنُ مِنْ shay'in in antum illa تَكْذِبُونَ Vous êtes seulement en train de mentir. Donc là, bien sûr, il n'y a personne dans ce monde qui aimerait ça être traité de menteur et d'imposteur. Que dire maintenant Si l'un de nous, il était traité de menteur et d'imposteur, il va prendre ça très mal. Il va être très heurté par ça. Imaginez être traité, pas par une seule personne, mais par tout un peuple. Être traité d'imposteur et de, et de menteur. Maintenant, imaginez le crime de quelqu'un et d'une cité ou bien d'une ville Et d'un peuple qui vont traiter les personnes les plus véridiques, qui sont les Ambiya, alayhimussalam, qui vont les traiter de menteurs et d'imposteurs. C'est c'est le monde à l'envers, comme on dit. Normalement, c'est les personnes qu'on traite d'être comme étant les personnes les plus intègres. Parce que c'est les prophètes d'Allah et eux, ils les traitent d'imposteurs et de et de menteurs. Il dit subhanahu wa ta'ala Ils ont dit notre Seigneur Allah Azza il sait, il le sait Allah subhanahu wa ta'ala, que nous sommes des messagers auprès de vous. Donc là encore une fois, regardez, tout ce débat c'est sur quoi Ar-Risala, sur Amdou Boua. On est des messagers. Non, vous n'êtes pas des messagers. Oui, on est des messagers. Non, vous n'êtes pas des messagers. Oui, on est des messagers. Notre créateur, il le sait que nous sommes des messagers. Pourquoi est-ce qu'Allah, Azza wa il sait qu'il nous semble des messagers et c'est important de le mentionner Peut-être que Ta'ala a'lam pour dire que les prophètes ici sont en train de mentionner et de rappeler à leur peuple que pour nous, ça ne nous gêne pas que vous rejetiez notre... Le, le, le caractère véridique de notre message. Le fait que vous dites que nous sommes des menteurs ne va rien changer à la réalité. Allah Azza wa Jal, c'est lui notre créateur, notre Dieu, notre divinité, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a envoyés et c'est suffisant qu'il sache que nous sommes des messagers, que nous ne sommes pas des menteurs, ta'ala Allahu an dhalik. Une autre raison où Ta'ala c'est que Allah Azza wa Jal, les salih ils disent « Tout celui pour ce qui est de nubouah » Toute personne qui prétend être un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui prétend faussement d'être un prophète d'Allah azza wa jall, Allah subhanahu wa ta'ala, il le détruit. Allah azza wa jall, il le détruit tout de suite. « La yaturuquuhullahu subhanahu wa ta'ala yulabbi su'ala ibadillah » Et ça, c'est parmi les preuves ici, comment connaître un prophète d'Allah azza wa jall, les évidences de la prophétie. Il n'y a personne à travers l'histoire qui est un imposteur, qui a dit « Je suis le prophète de Dieu ». Et qui est resté intact comme l'était par exemple Moussa alayhi salam, Muhammad alayhi salam, Isa alayhi salam. On voit que toutes ces personnes-là, historiquement, même d'un point de vue historique, elles ont gardé quoi leur leur noblesse, leur respect, même auprès des gens qui ne croient pas en eux, mais ils les prennent au sérieux. Isa alayhi salam, tout le monde connaît la valeur de Isa alayhi salam dans dans la vie humaine et dans l'histoire de l'humanité. Que les gens connaissent vraiment qu'il est le prophète d'Allah Azzawajal Ou qu'il y ait des athées qui ne croient pas en les prophètes Ou qu'il y ait des gens qui vont exagérer Qui vont dire qu'il est le fils d'Allah Azzawajal Allahu an La même chose pour Rasouluna Muhammad Azzawajal Ainsi de suite Mais s'il y a des imposteurs Ceux qui disent des mensonges à propos d'Allah Azzawajal Allah subhanahu wa ta'ala il va les, les détruire. Ça, c'est spécifique aux prophètes. On peut avoir quelqu'un qui dit, moi, je suis un expert dans la religion, je suis un savant de l'islam Et peut-être, Allah Azza wa il va le, le laisser. Peut-être, peut-être que les gens, beaucoup de personnes vont être leurrées par cette personne. Mais ça, c'est leur faute parce qu'ils n'ont pas fait leur recherche. Mais ça reste que c'est seulement un savant. Ce n'est pas la fin du monde. Si ce n'est pas un vrai savant, il y a d'autres ulama, d'autres savants. Mais être un prophète, si quelqu'un arrive au point de prétendre qu'il est prophète d'Allah alors qu'il ne l'est pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il le détruit parce qu'un prophète, il est le représentant, en quelque sorte, entre guillemets, on en s'excuse pour l'expression, voilà, qu'il n'est taqaribe juste pour, illustrer le sens un peu plus un prophète, il est le représentant officiel de la religion d'Allah il est le porte-parole c'est lui qui nous transmet le message de notre créateur subhanahu wa de ce fait notre créateur il le sait que nous sommes des messagers auprès de vous parce que si Allah savait que nous ne sommes pas des messagers alors Allah il va les, les détruire il ne les laisse pas encore une fois mêler ses créateurs är särskilt viktig för serviteurs, serviteurs notre notre Det är en av de viktigaste delarna i vår religion. Det är en av de viktigaste delarna i vår religion. Det är en av de viktigaste delarna i vår religion. Det Det är en av de viktigaste delarna i vår en är en av en Il sait al Baler ou El C'est la transmission, transmettre le message dans l'Arsaudiel de façon claire, de façon hautement évidente. Il n'y a pas de loops, il n'y a pas de manque de clarté. Arosul, al alayhi moussalat, sallam, c'est ça leur mission, c'est de transmettre le message dans l'Arsaudiel de façon très claire et très évidente. Après ça, ils ne sont pas responsables du fait que les gens suivent ou ne suivent pas la guidée. Et ils ne sont pas ceux qui sont là pour punir les gens qui ne vont pas suivre la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, les prophètes ne sont pas ici pour faire, comme on dit, un challenge, un défi avec leur peuple. Qui va gagner Est-ce que c'est nous ou c'est vous Non, les prophètes d'Allah, ils sont là pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, celui qui donne la victoire à euh, croyant ainsi que au prophète c'est allah subhanahu wa ta'ala inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fi dunya wa yawma si allah azza wa jalla vil punir ceux qui n'ont pas cru en ses messagers dans cette vie du bas monde Il le fait, subhanahu wa ta'ala. S'il veut leur pardonner et les guider, il va leur pardonner et les guider. Al-amru kulluhu illallah, subhanahu wa ta'ala. Tout revient à Allah, subhanahu wa ta'ala. La aya juste après, qui est la aya numéro 18. Encore une fois, c'est la discussion qui est continue ici. Bien sûr, on peut comprendre, Allah Azza nous résume une longue histoire ici, dans ces ayats, c'est l'essentiel de l'histoire. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe dans ces ayats ici, ça s'est déroulé en 10 minutes, ce n'est pas ça. Allah Ta'ala a'lam, peut-être c'était des jours, des semaines, des mois, des années, Allah Ta'ala a'lam. Mais c'est l'essentiel d'une expérience d'un peuple avec ses prophètes que Azza wa nous mentionne en quelques, en quelques versets. Alors, ces mécréants-là, le peuple-là, qu'est-ce qu'ils ont répondu à leurs messagers ?« Vous nous amenez, mauvaise augure, le mauvais présage. » Le mot « tatayur » dans la langue arabe, c'est lorsqu'on a un mauvais présage à propos de quelque chose. Lorsqu'on associe un mal qui nous arrive à une cause qui n'est pas évidente à voir. C'est comme un peu de la su superstition des gens, par exemple, qui, lorsqu'ils sortent de chez eux, s'ils croisent un chat qui est noir, ils vont dire ça, ça va être une journée de malheur. Et de ce fait, tout accident, tout incident, tout problème qui va lui arriver, il va dire c'est à cause du, du chat noir. On appelle ça quoi Mauvais augure. Alors ici, ces gens-là, ils ont dit, il y a beaucoup de mal qui nous arrive. Peut-être c'était de la pauvreté, peut-être c'était de la famine, peut-être. Ils ont dit c'est à cause de vous, à cause de ces prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Inna tatayyarnabikum » Et certains ulama, ils ont dit « Inna tatayyarnabikum » C'est pour leur dire qu'à chaque fois qu'il y a des gens comme vous qui arrivent dans un peuple, c'est quoi C'est la punition qui arrive par la suite. C'est la destruction qui arrive. Donc à la place de dire « Oh, on craint » que si on va rejeter votre message, Allah Azza wa il va nous punir, et de ce fait, on ferait mieux de vous suivre. Non, il est en train de dire que l'histoire nous prouve qu'à chaque fois qu'il y a des gens comme vous qui viennent dire que nous sommes des messagers de Dieu, voilà ce qui leur arrive par la suite. Que ce soit un tremblement de terre ou de la famine ou autre chose, comme c'est arrivé bien sûr au peuple de Moussa, à Fir'aoun, et ainsi de suite. Donc, On ne voit pas que vous amenez beaucoup de bien avec vous. Vous n'amenez que du mal. Imaginez. Il traite les prophètes d'Allah, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant la source de tous les malheurs, comme étant la source de tous les malheurs, comme bien sûr c'est évident de nos jours, il y en a beaucoup qui le font ou qui le faisaient jusqu'à récemment. Euh, dans les médias et ainsi de suite A chaque fois qu'il y a un mal qui arrive Qu'est-ce qu'on essaie de trouver On essaie de trouver un peu l'islam et la religion Et telle chose et pour essayer de coller ça Que ça, ça revient à l'islam Et à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala Ya in asabana charrun Fa huwa min ajlikum Fa huwa min ajlikum tantahu Donc là, bien sûr, ils sont incapables de faire face au messager d'Allah Azzawajal par la raison, par l'aql, par la logique, par l'hujjah, par la preuve. Et là, il y a un switch, un changement de mode. On appelle ça Celui qui est incapable d'amener la force de la preuve. La preuve, c'est quoi C'est l'aql, la raison ou bien la révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. On appelle ça quoi Al celui qui est incapable d'amener qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qui vient bien sûr de la raison la force de la preuve, de l'argument Cette personne-là, si c'est un tyran à la place de reconnaître la vérité elle va faire le contraire Elle va passer au mode qui est quoi euh, C'est l'argument de la force, de l'oppression, de la menace Alors ici, qu'est-ce qu'ils disent à leur prophète? La ilam tantahu, soit que vous cessiez tout de suite votre message de nous rappeler à chaque fois, de nous dire que vous êtes des prophètes, qu'Allah qu azawajel il veut de nous telle et telle et telle chose. C'est le temps de garder le silence, de nous laisser tranquilles. Sinon, wa la yamassannakum minna On va vous lapider et vous allez faire face à une punition sévère qui va venir de notre côté. Certains ulama, ils ont dit, ça veut dire, c'est « interdit la torture par le feu ». Certains ulama, ils ont dit, c'est le mal de la langue, ça veut dire « sabbou les insultes et les paroles, de, les paroles qui sont grossières, et ainsi de suite. Allah Ta'ala mais en général, ici, Allah Azza wa Jalla, il a résumé le tout, que la menace, c'était quoi On va vous lapider. Et vous allez avoir une punition sévère. Ça veut dire, maintenant c'est la force. On va prendre les grands moyens pour faire taire les prophètes d'Allah subhanahu wa taala et les messagers d'Allah subhanahu wa taala. Alors Allah azza wa il dit quoi قالوا طائركم معكم أين بل أنتم قوم مسرفون ils ont dit votre chutair. Encore une fois, votre mauvais augure, votre mauvais sort. Il est avec vous. Qu'est-ce que cela veut dire Les ulama, ils ont dit que tout mal qui vous arrivera, c'est à cause de vos propres actions, à cause de vos propres mauvaises actions. Vous faites le mal, vous faites l'injustice, vous faites le haram, vous commettez un shirk, vous vous détournez du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr que le mal va vous arriver, ça c'est quelque chose de normal et de ce fait, il faut... Pointez le do, ou bien le, le doigt vers vos propres actions. Il ne faut pas quoi, euh, euh, il faut pas accuser les prophètes d'Allah subhanahu wa taala et les messagers d'Allah subhanahu wa taala. Tairukum maghukum. A tom. Vous nous menacez seulement parce qu'on vous a rappelé Allah azza wa jalla. Seulement parce qu'on vous invite vers Allah subhanahu wa taala. Vous allez au point de, de nous menacer par la force, comme on a mentionné par lapidation, par la torture, et ainsi de suite. bel أَنْتُمْ قَوْمٌ musrifun Vous êtes des gens qui sont des mousrifis. Le mot musrif dans la langue arabe, هُوَ الْمُجَاوِزُ لِلْحَدُ C'est des gens qui vous dépassez les limites. Ça veut dire soit vous dépassez les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire... Vous faites le haram, vous dépassez les hurmats d'Allah Azzawajal, vous commettez les interdits, ainsi de suite. C'est normal que vous allez avoir la punition d'Allah Azzawajal, le mal qui vous arrive. Ou bien, « Entum qawmun musrifour » Ça veut dire, vous dépassez la limite, vous exagérez, vous exagérez. À la limite, continuer à débattre avec les prophètes d'Allah Azzawajal, à demander des preuves, à questionner, mais d'arriver jusqu'au point de menacer des prophètes et des messagers d'Allah Azzawajal, ça c'est quelqu'un de musrif qui dépasse toutes les limites yad Allahu subhanahu wa taala et c'est normal que Allah azawajal il va le punir et comme c'est le fait comme on va le voir بإذن الله سبحانه وتعالى أي ذكرناكم إن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء كما قال Qatada <red> alayhi rahmatullahi ta'ala wa huwa min ulamai Al-Tafsir Taïm, en annan av l'histoire qui continue juste après Il y a un nouvel élément qui s'ajoute On a trois prophètes, trois messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala J'ai oublié de mentionner ici Quelques preuves que nous avions Dans les ayats qu'on vient de mentionner autres, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum La morcelle, notre Seigneur l'a Il sait que nous que nous avons été envoyés auprès de vous. Et lorsque Allah subhanahu wa taala, il nous dit aussi, euh, nous avons envoyé auprès de eux. Tout ça, ça nous prouve de façon très claire que ces messagers-là venaient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne venaient pas, comme on a mentionné, de Isa alayhi as-salam. Ce ne sont pas des prophètes ou bien des messagers de Isa alayhi as-salam. C'est directement des messagers qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, on revient à partir de la ayah numéro 20. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَجَاءَ مِنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ الْمُرْسَلِينَ du fond de la ville, de l'extrême de la ville, ça veut dire de la périphérie de cette ville, de l'extérieur, pas au centre-ville comme on dit. Il y a un homme qui est venu en courant. Ce, cet homme-là, ce n'est pas un prophète d'Allah Azza wa c'est un croyant, quelqu'un de pjöker Al som Allah Allah subhanahu wa ta'ala. s. alah, alla ihjäl. Sånga ulamäda då det förstår. Kanske jag påbörjar att säga att det är en del av det som är en del av det som är en del av det som en del av det som är en del av det Et lorsqu'il a entendu parler de ses prophètes, de ses messagers, donc lui adorait Allah Azza wa par la fitra, par son instinct, avant de, de recevoir le message de ses prophètes. Mais lorsqu'il a entendu parler de leur, de leur message et qu'il y a des gens qui sont des messagers d'Allah Azza wa et qui ont des, des opposants, des ennemis, ainsi de suite, alors là, il est venu. Et il est venu en courant, il dit subhanahu wa ta'ala, « J'a rajouloum min aqsal madinati yass'a » De un, il veut entendre le message de ses prophètes. De 2, il veut aussi les défendre, les soutenir. On va le voir, Inshallah Azzawajal, qui va les soutenir jusqu'au bout. Et là, il y a quelque chose d'énorme à apprendre. Frères et sœurs, en islam, il y a une très grande leçon. C'est l'une des leçons principales de cette histoire. Cet homme-là, Allah Azzawajal a envoyé dans son temps et auprès de son propre peuple trois messagers. Trois messagers, trois roussouls qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un de nos jours, si c'était la même chose, même en l'absence d'un prophète devant nous physiquement aujourd'hui, plusieurs personnes diraient à quelqu'un comme ce Habib Ben najjar plusieurs musulmans lui diraient, « Ya akhi, pourquoi tu veux te mêler à ça Éloigne-toi des problèmes, ce n'est pas ta responsabilité, ce n'est pas ton travail. Est-ce que tu es meilleur que les prophètes Est-ce que tu penses pouvoir t'exprimer et être plus convaincant que ces prophètes Mais lui n'a pas fait cette chose-là. Ce n'est pas comme de nos jours dans lesquels il y a plusieurs gens qui attendent qu'il euh, y ait les « ulama » qui font quelque chose. Qu'il y ait « Ah, les imams, ils vont nous faire quelque chose. » C'est aux imams de faire quelque chose. Là, il y a « Akhifullah Azzawajal ». À chaque fois qu'il y a un manquement, un vide quelque part, une obligation à combler, une responsabilité à combler et qu'il n'y a personne pour le faire ou qu'il n'y a pas assez de personnes pour le faire et que tu as un certain minimum, bien sûr, de conditions qui sont requises pour faire ce travail, eh bien, il faut se présenter, il faut le faire, il ne faut pas dire « quelqu'un d'autre va le faire ». Alors, ça, ça arrive souvent que les gens ils disent « il y a quelqu'un qui est « alim » par exemple, qui est un savant » et ils vont dire « c'est le « alim » qui va dire la vérité ». Ce n'est pas seulement le rôle du « alim » de dire la vérité, de dire « l'haq », ça c'est complètement faux, ça n'existe pas dans l'islam. Le rôle du alim, « alim » c'est quoi C'est de clarifier la vérité, surtout s'il si, si, y a des choses encore une fois, dans laquelle il y a des « mutashabihat », des choses pas claires, des questions qui sont floues pour le commun des musulmans. ce n'est pas très clair. Lui, il va quoi Apporter, comme on dit, de la conviction, plus de certitude, plus de confiance en la l'aqida, en la croyance, et ainsi de suite, parce qu'il va nous apprendre des aspects de notre religion que nous ne, connaiss nous ne connaissons pas. Il va répondre aux « shubuhat ». Donc, lui, c'est plus l'expert qui va officialiser le message en tant que tel. ولكن la vérité, c'est la vérité. Ce n'est pas seulement aux savants de dire la vérité, c'est à tous les musulmans de dire الحق. Mais malheureusement, encore une fois, lors de notre ère, plusieurs personnes délaissent cette grande responsabilité-là de dire la vérité, de soutenir la vérité, comme cet homme-là, Habib al-Najjar, il l'a fait, même en la présence de trois messagers d'Allah, il n'est pas resté à l'écart, bien au contraire, il est venu en courant, et comme on va le voir, inshallah, inshallah, inshallah, Avec toute Hurqa, comme on dit, très très convaincu et très euh, motivé Pour le message qu'il est en train de porter, il va le transmettre et il va aller jusqu'au bout Alors il dit, subhanahu wa ta'ala Ô oh, mon peuple, suivez les messagers Ça c'est trois messagers d'Allah Azzawajal Je vous recommande fortement, je vous ordonne de les suivre C'est la chose à faire Pourquoi ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun suivez ces gens-là qui ne nous qui ne vous demande aucune rétribution il ne vous demande pas être payé ces messagers d'Allah Azza wa Jall ne sont pas là pour leurs propres intérêts tous les prophètes et les messagers d'Allah c'est un trait commun entre eux tous alayhi min ne demande pas d'être payé pourquoi parce que c'est Ce n'est pas des imams, c'est des prophètes d'Allah, c'est des messagers d'Allah, et de ce fait, c'est une obligation, c'est leur mission principale. C'est pourquoi Allah les a créés. Nous, Allah nous a créés pour l'adorer, subhanahu wa ta'ala eux, Allah les a créés pour l'adorer et pour transmettre son message. C'est la mission, c'est leur mission dans cette vie et de ce fait, ils doivent le faire sans demander de retour des gens, de un, et de deux aussi, pour qu'il n'y ait pas encore une fois de chouba de doute, de gens qui vont penser du mal, qui vont dire est-ce qu'on est, -ce qu est certain que ça c'est des prophètes de Dieu d'Allah Azzawajal ou bien peut-être c'est des gens qui sont là pour leurs propres intérêts et c'est pour ça que subhanallah aussi un autre point commun entre tous les prophètes et les messagers d'Allah Azzawajal c'est que comme le prophète wa sallam, il dit a kamakal, wa tout héritage que les prophètes laissent derrière eux C'est quoi C'est une sadaqa, Ça part directement comme charité. Ça doit être redistribué auprès des pauvres. Lorsqu'un prophète, il meurt, ce n'est pas ses enfants qui héritent de sa richesse. Même sa propre richesse qu'il a accumulée avec son propre travail, son propre effort physique, par exemple, comme certains des prophètes, qui étaient des bergers ou autre chose, plusieurs des prophètes, Il travaillait Daoud (as) qu'un coulumin qu'est-ce qu'il a il travaillait de sa propre main David (as) prophète David mais à leur mort ils ne laissent pas quoi d'argent et de biens pour leurs héritiers tout ce qu'ils laissent c'est le message dans la hadith c'est pour ça que les savants les ulémae ورثة الأنبياء c'est eux les héritiers des prophètes لم يورثوا دينارا ولا درهما Pourquoi Alors que ça, ce n'est pas la règle, normalement, ça c'est une exception, et a priori, c'est une exception qui est étrange. Normalement, chacun aurait le droit de laisser sa propre richesse à ses propres enfants, pas qu'elle soit distribuée aux pauvres avant que ses propres enfants ne, ne la prennent. Mais c'est une exception logique pour les prophètes, encore une fois, pour que les gens ne pensent pas que « Ah, ça c'est un prophète !» Ou peut-être c'est quelqu'un qui est en train de prétendre être un prophète pour laisser de la richesse à ses propres enfants, pour bâtir un, un avenir à sa, à sa descendance. Alors il dit, ici Habib al-Nadja, « Suivez, ceux qui ne vous demandent aucune rétribution, aucun salaire, aucun argent, aucun, aucune paie ou autre chose. » Est-ce que le simple fait que quelqu'un offre des services gratuits, ça veut dire que c'est la bonne chose à suivre Pas nécessairement. Il y a des gens qui ont une bonne intention, qui suivent ou bien qui nous offrent des enseignements gratuitement, mais c'est de faux enseignements. Alors, il ne faut pas être leuré par le seul fait que quelque chose est gratuite. Alors, c'est pour cela qu'il ajoute ici « wa hum muhtadun et ils sont sur le chemin de la guidée. C'est des gens qui vous demandent de suivre la guidée. Ça veut dire la guidée qui est en accordance avec la raison, avec l'aql et avec al fitra avec l'instinct humain. Tous les prophètes d'Allah a.s. n'amènent pas des choses qui sont abomi ab abominables, des choses qui sont atroces, des choses qui sont ridicules. Tout message d'Allah a.s. qui arrive, eh bien ça demande de faire des choses que tout celui qui a « aql salim », une raison encore saine, qui est encore une fois, qui a un certain minimum de sagesse, Et un esprit, une fetra qui est encore intègre, il réalise que ça, c'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas la mauvaise chose à faire. Il n'y a pas de mal avec ce message. Ça, c'est un message qui est naturel. C'est la bonne chose, de façon normale. Ne volez pas. Ne dites pas de mensonges. Il faut garder vos liens de famille. Il faut respecter vos parents. Il faut, il faut. C'est des choses que la fitra, elle va, elle va, encore une fois, adopter de façon... C'est pour ça qu'il leur dit « Suivez ces personnes-là parce qu'ils ils ont ces deux traits. » Donc là si on enlève l'un des deux traits. Soit qu'il y a quelqu'un, comme on a mentionné, qui demande d'être payé. Ou bien soit qu'il y a quelqu'un qui est sur le chemin de l'égarement. Alors même si c'est gratuit, on ne prend pas quelque chose qui est un égarement, qui est un poison pour nous. Si quelqu'un nous offre à l'extérieur, dans la rue, quelqu'un il dit « Buvez cette boisson ». Manger cette nourriture, je vous l'offre gratuitement. » Si on sait que c'est nocif pour nous, on ne va pas l'apprendre, même si c'est gratuit, bien sûr. Ou le contraire, si ces prophètes d'Allah Azza wa jal, seraient venus avec un message extrêmement beau, comme c'est le cas, mais qu'il demandait à être payé, et bien là, il y aurait encore une fois une choubha, une excuse pour certaines personnes pour dire c'est beau votre message, mais c'est très coûteux. Je n'ai pas les moyens pour pouvoir vous suivre, pour pouvoir vous payer et être parmi les gens qui joignent votre club ou bien votre groupe ou bien votre parti. c'est pour ça Allah Azza a envoyé les prophètes avec ces deux traits. Alors il dit ici wa لِيَا لَا أَعْبُدُ fatara. Il mentionne ici son argument. Il dit qu'est-ce qui m'empêcherait d'adorer celui qui m'a fatarani Celui qui m'a créé. C'est Allah Azza wa Encore une fois, qu'est-ce qu'on comprend ici Qu'en plus de Ar-Risala, en plus du problème du message, vous n'êtes pas des messagers, vous n'êtes que des êtres humains comme nous. Il y a la question du tawhid. Ces gens-là... Comme les Mufassilines expliquent, encore une fois, ce n'est pas clairement mentionné dans, la ayat, dans les ayats, mais on peut comprendre par le contexte. C'était Abadatou Asnam, c'était des gens qui adoraient des pierres et des, et des idoles. Et de ce fait, il est en train de leur dire, c'est normal que j'adore Allah Azza wa pas des idoles. Tout comme ces prophètes nous demandent de faire, moi je vais faire la même chose. Pourquoi Parce que... Kala huna, wa mali yala a'budullavi fatarani. Kaskim m'empêcherai d'adorer celui qui m'a créé. Qui Allah Azza wa Jal. Wa ilayhi turja'oun. Et c'est vers lui que vous allez revenir. Remarquez, cet homme-là, Habib al-Najjar, radiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, il est en train d'utiliser, de passer le message d'Allah Azza wa Jal avec sagesse. Au début, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas venir et entrer en conflit direct avec eux. Ils veulent pas, ils veulent pas venir auprès de son peuple pour dire vous êtes déségarés vous ne voulez pas adorer Allah azzawajal. Non, il est en train de dire là moi, qu'est-ce qui m'empêcherait C'est logique de suivre ces gens-là. Moi, personnellement, je suis prêt à les suivre. Je suis en train de les suivre parce qu'il me demande d'adorer Allah azzawajal. Qui est Qui C'est qui Allah Azzawajal C'est lui qui m'a créé. Tout à fait normal. Il n'y a pas de mal. C'est complètement logique qu'on me demande d'adorer Allah Azzawajal. Et vous allez Donc là, il commence à pointer vers eux, tout en faisant, bien sûr, référence vers lui. Alors, il faut craindre Allah, parce qu'il ne faut pas oublier que vous allez revenir vers Allah, Azza wa Donc là, il y a deux choses. tawhid ainsi que quoi Al-Ma'ad, le jour dernier. Donc, le monothéisme, et aussi le jour dernier. Il est en train de bâtir ici les, quoi? les, les piliers de la foi. Au début, il dit « Il faut suivre les messagers ». Donc, ça, c'est comme on dit dans notre message à nous. « Ash'hadou anna muhammada Rasulullah. Et Après ça, il dit, Ma'Iala Abu Dullahi, Fatarani, adorez celui qui m'a créé. La ilaha illallah. Après ça, quoi? Al-Imanu bilyaumil ahhir, croire en l'au-delà. Wa iley hitur Vous allez revenir vers Allah Azza wa Jan. Alors il faut le craindre. Subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention. Maintenant, il commence à leur dire qu'il ne faut pas commettre le shirk, le polythéisme, toutes les idoles que vous êtes en train d'adorer, rejetez. A attachidumindunihi, alihatan. Et il ne ira pas vers le Tout Miséricordieux Est-ce que ça serait logique Il est en train de dire ici c'est par la question, mais c'est une question ici l'interrogaison pour dire quoi La négation. Que ce c'est complètement insensé ce que vous êtes en train de faire. Mais encore une fois, il pointe vers lui, est-ce que moi je vais prendre äpar Azza vajl, andra älja, andra divinitet, anordna att si Allahs vajl, som är Rahman, yrir mig, inte yrir Rahman och bidrar. Så si du mal pour moi subhanahu wa Taala. Si Allah vajl skriver du mal, du kan inte göra något La mot mig, inte något av det här. Inte något av det här. Inte en rien c'est quoi l'intercession l'intercession c'est lorsqu'on intercède pour quelqu'un on essaie de faire comme on appelle de nos jours on va intervenir pour quelqu'un pour le bien de quelqu'un on va intervenir auprès d'une autorité pour telle personne On va demander que telle autorité, qu'elle fasse exception, qu'elle pardonne, que le juge, il pardonne cette personne. On appelle ça quoi Alors la shafa'a auprès d'Allah Azza wa bien sûr, comme dans Surah, dans l'ayat Al-Kursi, et dans d'autres ayats, plusieurs ayats dans le Qur'an al-Karim, comme Allah Azza wa Jal il dit wa la illa يَشْفَعُونَ إِلَّا subhanahu wa ta'ala, وَتَعَالَى مَنْ ذَا qui intercède auprès d'Allah Allah sauf par l'ordre et la volonté d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pourquoi Parce qu'il y a personne qui est partenaire avec Allah Subhanahu wa Ta'ala ou qui négocie avec Allah Azza wa Jall. Ta'ala Donc il est en train de leur dire si Allah il me veut du mal Subhanahu wa Ta'ala, l'intercession de vos divinités, de vos idoles ne va servir à rien du tout. La turni anni shafa'atuhum shay'an Wa la yunqidhun Et ils ne vont pas m'aider Vos associés Ou bien vos idoles Ne vont pas m'aider Du mal que Allah subhanahu wa ta'ala Il écrit sur moi Ça veut dire par exemple la punition Si Allah azawajal il veut me punir Ce ne pas vos idoles en pierre Qui vont, qui vont m'aider et me sauver De la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala Inni idan Dans tel cas, Je serai dans un égarement qui est extrêmement évident, extrêmement clair. Donc remarquez ici le message des prophètes. Il est quoi Ma'aleyna illa al-bala'ru al-mubin. C'est de transmettre un message qui est évident, qui est mubin. Ça veut dire extrêmement clair. Si le message des prophètes il est extrêmement clair, le contraire des messages des prophètes va devenir de ce fait un égarement qui est aussi. « Extrêmement clair, un égarement qui est évident. » Donc, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, encore une fois, habiban al-Najjar Il est en train de leur dire, indirectement, « Vous êtes sur un égarement qui est évident. » Mais bien sûr, il ne veut pas oser jusqu'à maintenant. Donc, il dit, « Si moi je vais faire telle et telle et telle chose, ce qui est en réalité ce que son peuple, à lui, il faisait, qui achèrent que le polythéisme est rejeté, les prophètes, je serai dans un égarement qui est évident. Ça veut dire, de ce fait, vous l'êtes, vous aussi, mais il ne veut pas le dire directement. Alors après ça, il dit Subhanahu wa Ta'ala en nous racontant encore une fois les paroles, en nous citant les paroles de Habib N'Adjah. Donc là, il va l'exprimer de façon claire et ouverte et définitive. Né certes, j'ai cru, je crois en votre Seigneur. Alors écoutez-moi. Il s'adresse à qui Il y a deux opinions des, des ulama ici. Certains ulama de tafsir, ils disent qu'il s'adresse la continuité ici à son peuple. À la fin, il ne peut pas se retenir, il veut le dire. Très clairement, au début, c'est comme s'il commence par un argumentaire à leur présenter de façon logique, mais à la fin, il ne peut plus se retenir en leur disant quoi Moi, je crois en Allah, qui est votre Seigneur. Alors écoutez-moi, écoutez mon conseil, suivez vos prophètes et faites la même chose que moi. La deuxième opinion des d'Irulama... Que là, Habib al-Najjar, radiyallahu anhu, il s'adresse aux prophètes, aux trois prophètes. Il se tourne vers eux et il leur dit quoi Je crois en votre Seigneur. Ça veut dire, je suis parmi les croyants, je suis parmi en quelque sorte les sahabas de ces trois prophètes. Je suis de votre nation, je suis de votre camp. Écoutez bien ce que je viens de dire. Pourquoi En d'autres termes, il est en train de dire... Soyez témoins, ishadouli, soyez témoins auprès d'Allah Zaodel, que je n'étais pas comme mon peuple, que moi je vous ai suivi, afin que Yaumal Kyameh, que ces prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Encore une fois, Que il témoin pour lui. Comme il nous dit l'imam ibn Kathir alaihi rahmatullahi ta'ala. Inni amantu bi rabbikum. Ay alllazhi kafartum bihi. Fasma'un. Ay fasma'u qawli. Wa yachtamilu an yakuna khitabuhu lil rusul. Inni amantu bi rabbikum. Ay alllazhi arsalakum. Fasma'un. Ay fashhadu li bithalika indahou. Comme il nous dit l'imam ibn Kathir alayhi rahmatullahi ta'ala. Ta'ala. Abkhisa il dit subhanahu wa ta'ala. Juste après, la juste après, Allah Azza wa Jalla, il dit janna. On lui a dit, il lui a été dit à cet homme là, Habib Ben Najjar Entre au paradis, entre à Al Janna, Outroulil Janna Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux il, il était en train de parler à son peuple et à ses prophètes Et là, de façon soudaine, Allah Azza wa Jalla, il dit Outroulil Janna, entre au paradis Eh bien, ce qui se passe entre les deux, c'est que son peuple l'a assassiné. Ils ont tué Habib al-Najjar. Ils n'ont pas osé tuer leur prophète, malgré qu'ils les ont menacés. Mais cet homme-là, vu qu'il n'était pas prophète et que c'était quelqu'un comme dans certaines narrations, quelqu'un de Zahid, de pauvre et ainsi de suite, c'était pas un prophète d'Allah azzawajal. Tadjarra ou alayhi. Ils étaient encore plus, ils avaient encore plus d'audace envers lui. Ils l'ont tué Tout de suite, une fois qu'il les a invités vers Allah azawajal, alors Allah subhanahu wa ta'ala, remarquez ici Allah azawajal n'a même pas mentionné la ayah, une ayah dans laquelle ça dit quoi Que son peuple l'a tué. Pourquoi est-ce que Azza n'a pas mentionné ce, ce, ce, ce fait-là Que Habib al-Najjah les a invités vers Allah, juste après Habib al-Najjah, on lui dit, entre l'île Janna, entre au paradis. Peut-être qu'Allah ta'ala a'lam, Que c'est parce, parce que Allah Azzawajal vous nous dire ici que, que ça s'est passé tellement vite et que c'est tellement négligeable que cet homme-là n'a même pas souffert de cet assassinat. Que c'est quoi Il a transmis le message d'Allah Azzawajal. Il est entré au paradis. Il est mort en martyr. Parce que comme dans les hadiths du prophète bien sûr que les martyrs, c'est eux qui souffrent bien sûr. C'est parmi ceux qui souffrent le moins de la mort de euh, ceux qui ne souffrent pas de, de la mort ou bien le, le moins de, de la mort, min al-maut. Donc ici, ça dit, Allah azawodjel, il nous dit, subhanahu wa on lui a dit, entre au paradis tout de suite. Il a dit quoi Maintenant qu'il est fil-janna, il a dit, oh si seulement mon peuple, il savait. Il savait dans quoi je me trouve. Ce que Allah azawodjel, il m'a donné, ça veut dire il-janna. Certains ulama, ils ont dit quoi kära, jag är inte så säker på att det är enligt den här texten. Det är enligt den här texten. Det är enligt den här texten. Det är enligt den här texten. Det är enligt den här texten. Det är enligt den här texten. Det är enligt den här är enligt den här texten. Det är enligt den här är enligt den är enligt den här texten. Det är enligt den här texten. Det är « Si seulement mon peuple il savait », ça veut dire « lait souhaite tellement il veut du bien pour son peuple », comme il dit ici l'imam, euh, Kattada alayhi rahmatullahi ta'ala Tamanna wallahi en ya'lama Qawmuhu bima aayana Min karamatillah Wa ma hajama alayhi La talqa almu'mina illa nassihan La talqahu gashan lima aayana Min karamatillah Wa qala abnu Abbas nassaha qawmahu Fi hayatihi wa ba'dama matihi Donc ici Kattada alayhi rahmatullahi ta'ala C'est Ibn Abbas radiyallahu anhum Il nous dit ici C'est comme s'il si voulait Leur faire la da'wa C'est comme s'il disait « Oh, si seulement mon peuple, il, il voyait l'état dans lequel je me trouve maintenant afin qu'il puisse me suivre et finalement croire en Allah Azza wa et en ses prophètes. » Ça veut dire même après sa mort et son meurtre Il ne veut que du bien pour son peuple. Il souhaiterait qu'Allah Azzawajal, il les guide en leur montrant Al-Jannah. Mais bien sûr, ce n'est pas possible parce que si Allah Azzawajal va nous montrer Al-Jannah dans notre vie, ça veut dire qu'il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus d'épreuve de Al-Iman, il n'y a plus d'épreuve de l'Iman ou de de croire en, en l'invisible. « Si seulement mon peuple savait » bima ghafara li rabbi wa min al mukramin de ce que mon seigneur Allah azza wa jall il m'a pardonné du pardon qu'il m'a accordé subhanahu wa ta'ala wa il a fait de moi des personnes qui ont été honorées qui ont eu la noblesse at takrim takrim c'est lorsque quelqu'un est honoré dans une cérémonie par exemple là on peut faire un lien avec le début de Surat yasin ce qu'on a couvert la semaine dernière quoi? ceux qui craignent Allah Azza wa Jal Al alors Allah Azza wa il dit annonce leur la bonne nouvelle ici du pardon d'Allah Azza wa Jal ainsi que une, euh, une récompense qui est honorable et qui est noble auprès d'Allah Azza wa Jal ici si dans l'histoire de Habib juste après il a eu la même chose il a eu quoi le pardon d'Allah Azza wa ainsi que وجعلني من المكرمين الله عز وجل الا honoré ila honoré Habib Al-Najjar finally Allah subhanahu wa ta'ala il dit wama anzalna ala min djunde mina sämå, och vi kunde inte undvika. Det är som på något sätt. de cet homme là qui est Habib Comme on a dit c'est pas mentionné dans le Coran mördandet av den här mannen il dit qu'il s'appelait Habib al har sagt i Il dit subhanahu wa ta'ala que suite à son meurtre Allah Azza wa Jal n'a pas pour venger cet homme-là Habib al-Najjal et pour punir ce peuple-là du fait qu'il rejette et comment est-ce qu'ils ont maltraité leur Messager. Allah Azza wa n'a pas fait descendre une armée du ciel si quelqu'un s'attendait à ce que maintenant Allah Azza wa va être tellement en colère contre eux qu'il va faire descendre une armée du ciel des milliers d'anges qui vont leur faire face, il dit subhanahu wa ta'ala ce n'est pas arrivé wa ma kunna Et ce n'est même pas nécessaire de leur envoyer une telle armée. Ça ne prend pas tout cela, parce que les êtres humains, souvent, ils se pensent être très puissants, et de ce fait, on pense que lorsque Allah Azawajal il veut punir des êtres humains puissants, il va leur faire descendre quelque chose d'extrêmement grand du ciel, quelque chose d'extrêmement fort. Alors que ce n'est pas nécessaire pour Allah Azawajal. Les êtres humains sont négligeables. On le voit de façon extrêmement évidente aujourd'hui. Bien sûr, on est au mois d'avril 2020 et on peut le voir avec ce virus qu'on ne peut même pas voir que l'Arz al a envoyé sur wa Ta'ala. Ce n'est pas doun min as-Sama. Ce n'est pas une armée d'anges qui sont descendus du ciel. Un petit virus qu'on est incapable de voir et qui Seulement en quelques jours, à peine en quelques jours, a changé le cours du monde. Il a changé chaque petit détail, que ce soit le micro ou le macro de la vie de l'humanité, dans tous les domaines sans exception tout a été changé par un petit virus qu'on n'est même pas capable de voir et que personne ne prendrait au sérieux. Alors si Allah Azza wa Jalla il va envoyer dun dun minas sama, il va du ciel, ça serait la fin de cette de cet univers. C'est pour ça qu'il dit Subhana wa Ta'ala wa ma kunna munzilīn, in kānat illā ṣayḥatan wāḥidah, fa idhā hum khāmidūn. Toi ce que ça a pris c'était quoi Un seul cri, ṣayḥah. C'était un cri d'un ange cyppa en eller kallt men det är ljudet av en engel en sådan engel som kriar endast sådana ögonar säger att det var Allah ta'ala, a'lam Allah azza wa Allah Allah dit seulement, c'était un cri d'un ange, d'un malak, min malak, Allah qui est utilisée ici dans la ayah, est intéressant. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah tous Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah « Yakhmoudou » c'est lorsque ça parle ici de « nar » par exemple. « Takhmoudou »« ou nar » c'est « éteindre le feu ». Ça veut dire que c'est comme, comme si Allah Azza wa Jal indirectement il compare ce peuple-là à quoi À du feu. Et suivre le ils sont en train de suivre le shaytan. ça brûle, c'est du feu. Mais seulement un seul cri d'un ange d'Allah Azza wa Jal et c'était quoi Éteint. Maintenant, c'est devenu calme. Ces gens-là, quoi, ont été détruits par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont, encore une fois, rejeté le message de le, des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. De un, principalement, et la deuxième chose, par la suite, parce qu'ils ont tué ce, euh, cet homme-là qui est Habib, An Al najjar alayhi rahmatullahi ta'ala, wa ta'ala, et par la suite, comme on va le voir, بإذن الله سبحانه wa lors de notre prochaine séance, Allah subhanahu wa ta'ala, Il nous parle de la réalité des êtres humains. Comment est-ce qu'Allah Azza il veut le bien pour eux, il leur envoie des prophètes, mais eux, à bas ils ne veulent que rejeter le message d'Allah Allah wa Jal et s'attirer le mal. Il n'y a subhanahu wa ta'ala, wa Allah ta'ala, a'la wa a'lamu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen.